بوقناص قيما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل, بدعة ضلالة وكل ضلاله وكل في النار أما بعد le livre de زيد بن محمد بن هادي المدخلي ون continues à la الشيخ ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة. ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكلف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي ابن أبي طالب يكفر؟ Donc, euh, le chef, il explique ici, en réponse à la choubha des mouchilikines qui adorent les aouliyas et les tombes, euh, il répond à cette choubha ceux qui ont dit, par exemple, bon, les mouchilikines, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils rejetaient l'islam, ils ne croyaient pas le Coran, il ne croyait pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il croyait pas à la résurrection, Jour du qiyama et tout ça, et nous, par contre, on dit la ilaha illallah, on fait la salat, on fait la zakat, hein, on fait euh, les obligations de l'islam, on, on dit que le Coran c'est la vérité, on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa c'est la vérité, c'est un messager d'Allah, donc comment tu peux nous comparer aux mouchriquins du temps du prophète Muhammad Donc le cheikh, la dernière fois, il a répondu en expliquant certains points et en leur faisant, en leur faisant comprendre que ce n'est pas nécessaire pour que quelqu'un soit mouchik et pour qu'il ait quitté l'islam qu'il refuse de, par exemple, croire en euh, tous les aspects de l'islam. S'il fait une, un acte de shirk. Même s'il continue à dire la ilaha illallah, même s'il fait la prière, même s'il fait le jeûne, cet acte-là qu'il fait, est contre, est, est, est, disons annule la validité de son shahada, hein? même s'il prétend qu'il dit la ilaha illallah, même s'il fait la salat, même s'il fait le hajj. Et il donne des exemples aussi que si quelqu'un euh, nie quelque chose qui est, est connu dans la religion par nécessité, comme par exemple quelqu'un dit non le zina c'est halal a le droit de le faire hein, ça c'est kuffar même s'il fait pas le zina il le rend, il déclare que c'est halal c'est devient kuffar il faut pas poser les questions tout de suite <rire> non non s'il si est ignorant, il ne pas kafir, il faut qu'on y apprenne mais en, encore là il y a des exemples que il faut voir la situation de la personne si la personne vit dans un endroit où il y a des ulama il a l'ilm disponible tout puis il y a les cours sur l'islam dans la société, la connaissance est répandue partout, il y a des librairies et des livres, et des, des, dans les mosquées il y a des, des explications, il n'a pas vraiment une excuse pour être ignorant de ces choses-là, quelqu'un qui vit dans un pays musulman, exact, mais c'est pas pareil, il y a des endroits où le le ilm est plus répandu qu'ailleurs. Bon, j'ai déjà rencontré un musulman qui ne savait pas que le zina c'était haram, hein J'ai déjà rencontré un musulman qui savait pas que le zina c'était haram, il m'a dit qu'il euh, qu vivait avec une femme qui n'était pas mariée avec elle, et là je lui ai dit, mon frère ça c'est haram, il m'a dit, moi je croyais que le zina c'était quand tu es marié, puis que tu trompes ta femme avec une autre femme, il pensait que c'était ça seulement qui était haram, et là je lui ai expliqué que non, le zina c'est pas juste ça, c'est aussi, quand tu viens avec une femme, tu as des rapports sexuels avec une femme, et que ce n'est pas ta femme, ça c'est Zina aussi. Donc il y a des cas peut-être où oui, quelqu'un vraiment ignorant connaît rien, il y a des cas comme ça, mais quelqu'un qui est ignorant, il ne va pas discuter après avec toi. Quand tu lui expliques, il accepte en général. Toutefois, quelqu'un quand il dispute avec toi et il essaie de d'argumenter et il essaie de déformer les Hadiths ou les Hayats, Là, tu vois que c'est pas juste juste une simple ignorance, mais il y a peut-être autre chose à, relier à ça. Mais nie ça, ça. C'est soit parce qu'il soit il y a deux il y a deux possibilités. Soit qu'il est ignorant, soit qu'il est ignorant, ou bien soit qu'il sait mais qu'il qu'il joue. Mais si nie avec connaissance, il n'y a pas de doute que ça c'est coffre, même s'il ne boit pas d'alcool, comme on l'avait expliqué la dernière fois. Eh parce que quand Il mit ça, c'est comme s'il ni la parole d'Allah. Aha. Inna al-khamra wal-maisira wal wal-azlam rijsun fashtanibuh. Non. ça veut Ah d'accord. c'est parce que ils ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire Hmm. Pas toujours. Ah, C'est comme Allah dit le Coran, peut-être peut que quelqu'un va dire, ça, ça ne veut pas dire haram. Ce n'est pas nécessaire que quelque chose soit haram que Allah dit cette chose est haram avec le mot tel quel haram. Ça peut être un autre terme que Allah utilise ça peut être un verbe impératif euh, d'interdiction, n'importe quoi, si Allah dit ne faites pas quelque chose, ou n'approchez pas quelque chose, ou écartez-vous de quelque chose, ça c'est une interdiction. La même chose pour aussi le Prophète euh, qui lorsqu'il interdit quelque chose, c'est interdit aussi, il y en a qui pensent que si ce n'est pas, pas interdit par le Coran, c'est halal, c'est seulement ce qui est, si c'est interdit par la Sunna, c'est pas halal, si c'est interdit dans le c'est C'est haram, oui c'est ça, donc il croit que c'est juste le Coran qui peut rendre quelque chose haram et non pas la sunnah, c'est des, des, des erreurs ou des, des, des formes d'ignorance comme ça qui mélangent les gens. Yani. C'est vrai, c'est haram, exact, donc euh, comme le frère a dit, malgré tous les moyens de, de, qu'on qu possède à l'heure actuelle pour répandre la, le ilm dans la société et partout dans le monde c'est incroyable des fois parfois de constater qu'il y a toute sortes d'ignorances incroyable qui se répandent, qui en particulier sur l'ignorance de la religion, en particulier l'ignorance de la religion, parce que les gens prennent ça comme quelque chose de secondaire, tu vois, euh, si c'est de la connaissance par exemple en génie, en informatique, en médecine, en toute autre science, les gens donnent une importance, ils se concentrent, ils essaient de maîtriser, de comprendre les choses. Pour le faire à la perfection. Mais quand c'est la connaissance de la religion, les gens prennent ça à la légère. Ils prennent ça comme une chose comme, eh allez, c'est pas si, euh, c'est pas si important d'être détaillé ou de comprendre les choses trop en profondeur. Il faut juste, eh allez, avoir une connaissance générale ou bien superficielle des choses, puis ça y est, c'est suffisant. Et ça c'est dangereux en réalité. Et, et beaucoup de gens sont tombés dans des déviations dans l'islam à cause de cette l'ignorance là qu'ils ont de la religion, tu vois, mais en particulier les musulmans qui n'ont pas étudié l'arabe, ou bien qui n'ont pas étudié euh, les détails de comme il faut de la religion, des bonnes bases, avec le bon aussi ça ça peut affecter aussi la, la question. Donc, euh, comme on disait là, la, la dernière fois, on avait expliqué ces aspects-là pour répondre à cette Shubha, maintenant le Cheikh il donne d'autres exemples pour réfuter cette shubha de ceux qui veulent faire une distinction entre les musulmans au temps du prophète sallallahu et les musulmans d'aujourd'hui parmi ceux qui disent la ilaha illallah et qui se disent musulmans et qui adorent les allah et les amwad. wa bon, alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. donc le cheikh dit par exemple euh, Ali ibn Abi Talib anhu, il a brûlé il a fait brûler vivant des gens qui ont prétendu être musulman hein y c'est des gens à l'époque d'Ali ibn Abi Talib qui ont déclaré que Ali était divin qu'il était dieu hein eh oui alors c'est des gens qui ont dit la ilaha illallah c'est des gens qui ont cru en l'islam c'est des gens qui ont étudié ou qui ont appris des choses de l'islam de des, des sahaba toutefois ils ont eu cette croyance au sujet de Ali ibn Abi Talib comme certains autres ont eu au sujet de, ils mentionnent deux personnes ici, Youssef et Shamsan, ces deux parmi les soi-disant des, des personnes qui étaient euh, considérées comme, les, comme des Awliya, comme des saints à l'époque de Mohammed Ibn Abdel Wahab dans la région et que déjà gens allaient à leur tombe pour leur demander. Euh, d'exaucer de, leurs droits ou de, de leur demander des faveurs, alors il dit la même chose que des gens croient au sujet de Yusuf et Shamsal ou d'autres en dehors d'eux, que ce soit euh, yani, euh, Al-Badawi ou Ahmed Tijal ou bien euh, Abdul qadir al ou n'importe quel autre parmi les Awliya que les Sofias euh, prennent comme divinité euh, en dehors d'Allah SWT, donc ben, ils ont fait la même chose avec Ali ibn Abi Talib à son époque. Et qu qu'est-ce qu que Ali a fait Il a ordonné qu'on creuse des fosses et il a mis du bois dedans, puis il les a allumés, puis il les a fait jeter dedans. Donc euh, le chef il dit, est-ce que vous pensez que les Sahaba déclarent les musulmans fort comme ça, sans preuve, sans raison C'est-à-dire, eux ils accusent, euh, ils disent à Muhammad Abdul Wahab ainsi que ceux qui suivent cette da'wah salafia. Vous déclarez les musulmans comme étant des coupfa disent vous vous déclarez les musulmans de mécréens, mécréants. non, de, de non et nous on, comme le chéri dit non en réalité les Sahaba, ils déclaraient pas les musulmans d'être des mécréens parce que ceux qui croient que Ali c'est Dieu ce n'est pas des musulmans hein, ils déclarent les mécréens d'être des mécréens, Et déclare les mushirikin date des muskin déclare pas les musulmans' des mécréens d'accord ça c'est la choupra qu'ils utilisent bien vous déclarer les musulmans comme étant des mucréens non on déclare les mécréens comme étant des mucréens fala après le chefs dit est ce que vous pensez que de croire un Taj et d'autres parmi les personnes qui sont adorées par ces gens là euh, ça ça peut pas nuire dans ta, dans ta foi et dans ta croyance tandis que De croire Ali ibn Abi Talib, ça, ça te rend casse. Pourquoi? Comment vous faites cette distinction-là d'une personne à une autre? Et là, le chef Zaid, il explique ce passage. Il dit: "Ostadallaydan ala butlani hadithi shubha b'f'al Ali radiyallahu anhu, ma' al fi wa fi wa allahu." وهذه الطائفة من الروافد تسمى المؤلها في أهد علي رضي الله عنه بالغ في محبته حتى ادعوا بأنه إله فاتخذته الغيرة الإيمانية فحفر لهم أخاديب أي حفرا وجعل فيها حزم حطب وأوقت فيها النيران فقذفهم فيها لأنهم أتوا بأعظم جريمة على وجه الأرض وهي الشرك بالله وتأليهه وتأليه غير الله تبارك وتعالى فقال من بقي منهم ما اذبنا إما إيمان بك وبأنك إله لأنك أحرقت بالنار والنار لا يحرق بها إلا الله عز وجل وهؤلاء انتلأت قلوبهم ثقنة لأنهم ابتعدوا عن توحيد الله وهم مع هذا كانوا يتعلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون ويخرجون معهم إن أنهم وصلوا إلى هذا الاعتقاد السيء الذي هو تأليه البشر والله أز وجل كما وصف نفسه بقوله الحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله أزوجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فإذا اعتقد مشرك زماننا أن نتعلقهم بمن يسمونهم بالعلياء ليرفعوا حاجتهم إلى الله ويشفع لهم ويتوسط لهم عند الله إذا أعتقدوا أنه لا يضر فهم جهال بعاقبة التوحيد وضروا بالشرك وما صنعها هؤلاء إلا كما صنع أولئك في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقاربون إلى الله سلفا هذا فجل لشيخ زيد الذكر Euh, le Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab a utilisé euh, des preuves pour répondre à la choubra des mouchriquines de notre époque, en donnant l'exemple d'Ali ibn Abi Talib et qu'est-ce qu'il a fait avec les shi'a ah, à son époque. Ces gens-là avaient exagéré au sujet d'Ali ibn Abi Talib au point de faire de lui un dieu, ils l'ont élevé à une position de divinité Comme les chrétiens font avec Jésus, euh, ibn un peu la même chose, Ali. Yani. Donc, le chef il dit que ce groupe-là, parmi les Rawafid, on les appelle al-munlehas, c'est-à-dire ceux qui ont divinisé Ali ibn Abi Talib. Et ils ont tellement exagéré dans leur amour pour Ali qu'ils ont prétendu qu'il était divin. Alors, Ali ibn Abi Talib, euh, par sa jalousie et son sens de l'honneur pour la défense de la foi et de l'islam, il a été, euh, il n'a euh, pas aimé cette attitude-là de ces gens-là bien entendu, et il a ordonné qu'on creuse des fosses pour mettre du bois dedans, et il, il a mis le feu et il les a comme jetés dans cette fosse pour les punir, euh, parce qu'ils avaient fait un grand crime, et c'est un c'est en fait le plus grand crime qui peut être commis sur la terre, c'est-à-dire le shirk d'Allah et de rendre quelqu'un divin. Alors, euh, qu'est-ce que le cheikh dit que ceux qui sont restés vivants parmi eux, parmi les rawafid qui ont divinisé, qui ont fait de, qui ont déifié plutôt euh, Ali ben Abi Talib, eh ben ils ont dit, on, on a augmenté dans notre foi en toi parce que tu, tu as puni avec le feu, tu as brûlé déjà avec le feu et personne ne brûle ou personne ne punit par le feu, excepté Allah Azzawajal. Donc c'est comme pour dire que le fait qu'on a vu que tu as brûlé ces gens-là par le feu, ça nous a augmenté en, en conviction et en foi que c'est toi le vrai Dieu parce que tu, tu as puni les gens par le feu. Hein et donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son livre donc le euh, chef donc leur cœur s'est rempli disons de, de fitna fitnah euh, et ils se sont éloignés du taqiyyat d'Allah, subhanahu wa taala malgré que ces gens là étudiaient l'Islam avec les sahaba hein, ils sortaient avec les sahaba partout où ils allaient et euh, malgré tout ils sont rendus ils sont, disons ils sont entrés dans cette mauvaise croyance du fait de, de de déifier un être humain, et Allah s.a. il s'est décrit lui-même dans le Coran, c'est le verset 163 dans la suratul Baqara qui dit, et eh, votre Dieu est un Dieu unique, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Euh, dans, il mentionne un autre verset également, le verset 117 dans la suratul muminun qui dit, et quiconque évoque une autre divinité à part Allah ou bien avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, au sujet de la, duquel il n'a aucune preuve, alors euh, il, il aura son jugement auprès d'Allah Ta'ala et Allah Ta'ala ne donne pas le succès aux Kafiron, c'est-à-dire aux Mikréen. Donc le chef dit que si les mushniquins de notre époque croient et s'accrochent dans leur croyance à ceux qui qu'ils appellent les Auliyah pour que ces Auliyah élèvent leurs besoins ou demandent à Allah pour eux euh, et intercèdent en leur faveur hein, et euh, disons, euh, prennent des ils, ils les prennent comme des intermédiaires pour arriver à Allah, s'ils croient que de faire ça, ça ne nuit pas à leur croyance et à leur foi, ça veut dire que ce sont des ignorants ce sont des ignorants, qui, ils ne connaissent pas la l'aqida du Taushin et ils ne connaissent pas toutes les différentes formes et les différentes catégories de shirk, et donc ce que ces gens-là ont fait, c'est la même chose que les Mouchrikin faisaient ou que les gens faisaient à l'époque de Ali hein, parmi ceux qui, les, qui ont déifié Ali ou ceux qui adoraient les idoles à l'époque du prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui disait pour justifier ce qu'il faisait il disait ma la'buduhum illa li yuqarrabuna ila Allah sulfa taduritha donc juste pour qu'ils nous plus d'Allah subhanahu wa ta'ala exactement moi l'un Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu A certains parmi d'autres sahaba qui étaient là ils se objectés À, cette, à ce genre de punition-là, parce que euh, le prophète Mohammed a dit, là tu a dit, biratabullah, il y a un hadith dans ce sens-là, donc euh, ils ont critiqué Ali d'avoir fait ça, en fait, et les mouchikines, justement, ces, ces gens-là ont pris ça comme une, un prétexte pour, disons, justifier leur faute à en disant ça à Ali de cette façon-là, d'accord Non. C'est en fait, c'est que c'est déjà à l'époque des Sahaba, Ça ne veut pas dire nécessairement que c'était des, des gens qui étaient euh, quand on dit qu'ils ont appris des sahabas, peut-être qu'ils ont juste comme disant qu'ils n'avaient pas d'autres personnes de qui apprendre, parce que à leur époque les ulamas c'était des sahabahs. Euh, toutefois, euh, c'est des gens qui avaient été trompés ou déviés dans leur Aqida, parce que c'était avec euh, Abdullah ibn Saba, avec le, le juif du Yémen qui s'appelait Abdullah B Saba, qui avait répandu ces idées. À propos de Ali hein, et des choses comme ça. Et peut-être c'était des gens qui apprenaient avec les Sahaba, qui exactement un juif qui se faisait passées pour un musulman. Mais des fois c'était des gens qui étaient nouveaux dans l'islam, peut-être qui viennent de se convertir, des choses comme ça ne connaissent pas beaucoup ou bien ils ont laissé disons ils ont eu ces choubouhats et puis ils ont cru en ça ils se sont laissés dévier. Allahu Peut-être qu'il y a ça. Aussi il euh, y a l'exemple de Isa, c'est la même chose parce que disons, il y avait beaucoup d'entre les gens qui ont, qui, étaient qui ont été trompés à propos de Isa, qui l'ont pris comme un Dieu. Allah a dit ça dans le Coréan Donc euh, c'est ça, quand quelqu'un exagère dans son amour, když je v něm vůbec nějaký exagér v jeho lásku k Allahu, to je to, co se stane. il překračuje a pak jako commence à voir la personne je ibn Abi Maryam. Abychom to zjistili, comme Abi Maryam. To je příklad. To C'est ça qui a ouvert la porte au Sheikh depuis le début. L'exagération au sujet des zombius, Ali. Non, Ibn Abbas avait critiqué le fait que Ali avait brûlé ces gens-là. Avait fait brûler ces gens-là. Donc le Sheikh dit ensuite "Ibn, فَالتَوَحِيدُ أَساسُ الأَعمالِ وَأَصلُ الدينِ وَهُوَ إِنِّي وَحِدُ الْعَدْلِ رَبَّهُ." بأن, يفرد بأن يفرده بكل عبادة بدنية أو مالية وأن يتضر من الشرك وأهله وأن يكون قابلا لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب والسنة وإن وقع في المعاصي دون الشرك فهو تحت, مشيئة الإله فهو تحت المشيئة الإلهية ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم la yakaththiruna bi fi'l al ma'asi kal الخمر وأكل as-sariqa wa shurb من wa وقال riba wa nahwa dhalika illa man iftahannaha i'tiqadiyan innaha donc le explique que le c'est la base nos actions et que fondement de cette religion là Et ça signifie quoi Ça signifie que tu à Allah Taala dans tout ce que tu fais, que ce soit des adorations de physiques que tu fais, corporelles, ou bien des adorations économiques quand tu donnes la zakat ou quand tu fais un, un sacrifice ou autre chose. Et ça implique également que tu te désavoues du shirk, hein, tu rejettes tout ce qui a rapport tout ce qui est rapport avec le shirk et que tu rejettes et que tu te désavoues des gens qui pratiquent le shirk également, et que tu disons te tournes et que tu acceptes tout ce qui vient du messager d'Allah dans le Coran et dans la sunnah, euh, et que si quelqu'un tombe dans les péchés autre que le shirk, il est sous la, la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens-là, qu'Ahlul euh, Sunnah wal Jama'a ne déclare pas quelqu'un qui fait un péché comme étant un kafir. Si quelqu'un commet un, un péché, même si ça fait partie des kabahir, on ne dit pas qu'il est kafir. Même s'il fait le zinah, ou qu'il vole, ou qu'il boit de l'alcool, ou qu'il euh, commet des, le péché de, de prendre des intérêts, ou des trucs comme ça, Il ne devient pas cafir tant qu'il n'a pas déclaré cette chose-là halal. S'il la déclare halal, il a démenti le Coran. Il a démenti le Coran. Il a dit le contraire de ce que le Coran a dit. Et donc il devient cafir pour avoir démenti le Coran. D'accord Et non pas parce qu'il a commis le péché. Donc ça c'est la position de à Tewal-Djamara euh, par, euh, par opposition au Khawaritch et au Muqtazila, eux qui déclarent celui qui commet des grands péchés comme étant kafir, euh, et ça c'est deux gros parmi les sectes de Bida qui ont dévié, ça le takfir, ça appartient à un ulama. Ouais. sauf que c'est nécessaire à chaque musulman de savoir ce qui est kufr et ce qui n'est pas kufr, parce que sinon tu risques de tomber dans le coffre sans même que tu t'en aperçoives, donc c'est important que chaque musulman sache que de rendre quelque chose halal. C'est coffre. Alors, lorsque tu le sais, tu vas éviter de le faire. Mais si tu le sais pas, il y a beaucoup de musulmans qui, comme on disait au début, déclarent des choses halal et ils croient, ils savent pas que c'est coffre. Hein, ils prennent, ils voient quelque chose haram et ils le déclarent halal. Ils savent pas que c'est coffre de faire ça parce qu'ils démentent le Coran. parce que bon se děje, vůbec la se entre my ano. Lidé myslí, že je takfir al To je jednoduché. To je jednoduché. To je jednoduché. To l'alcool je jednoduché. To je jednoduché. To je Maintenant, si je, je, veux, je veux spécifier une personne en particulier, ça c'est autre chose, parce qu'il y a des conditions, il y a des règles à connaître et à respecter, avant de pouvoir dire que quelqu'un est kafir. Et ça, ça retourne au… Et, et il faut s'abstenir de le faire, de faire le takfir, ça c'est pour les ulama de l'islam et pour les juges qui sont euh, dans les pays musulmans, qui jugent selon le Coran et la Sunna dans les euh, pays où on applique la Sharia. Parce que de toute façon, euh, les qui, qui parce que quand on dit que quelqu'un est kaafir, il y a plein de règles qui entrent en application euh, par rapport à cette personne. Et pour appliquer ces règles, c'est très sévère, c'est très sérieux, c'est pas des blagues. La postale dans l'Islam, c'est pas quelque chose de facile. Hein Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui qui peut dire quelqu'un est Et c'est pas comme disons, ouvert à tout le monde, parce que si c'est le cas, tout le monde se donne la liberté de déclarer qui il veut kiffer, et puis après ça crée plein de désordre dans la société, parce que quelqu'un déclare l'autre qu'a faire et l'autre et l'autre et l'autre et là après euh, les gens commencent à faire la fitness avec des histoires comme ça, c'est dangereux. Donc, euh, euh, comme on dit. La personne qui a quitté l'islam, il y a des règles qui s'appliquent à sa situation. Il, il, on ne peut pas prier sur lui, en Allah, il n'est pas enterré dans les cimetières. S'il est marié, on doit le séparer de sa femme. Euh, donc, il y a beaucoup de règles qui s'appliquent. Si on prend ça comme ça à la légère, c'est très grave les, les répercussions de ça. Donc, euh, c'est en tout cas, c'est juste pour dire que Comme les ulama ont expliqué que ça c'est pour les ulama, Déclarer quelqu'un que c'est pour les ulama. Toutefois, si on apprend qu'est-ce qui est coffre, ou quand on apprend à voir que de l'islam, les choses qui annulent l'islam, c'est en premier pour nous-mêmes, pour le savoir, pour ne pas tomber dans quelque chose qui est coffre. Euh, on, on, si on ne le sait pas, c'est dangereux pour nous. Donc, pour se protéger nous-mêmes en premier. Après, après les autres c'est autre chose. D'accord. Donc le chef ici, Maintenant on entre dans un autre, euh, un autre chapitre. En fait, c'est la, la continu, continuation, mais il a séparé euh, à partir d'ici. Donc c'est comme s'il il fait une autre introduction. Il dit: أن بيننا وبين الكفار الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فرقا كبيرا لأن الكفار في أهل النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا بالقرآن وكذبوا برتالة الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا بأنه ساحر كاهل شاعر، مجنون ومجنون إلى غير ذلك من الأقاويل التي افتروها افتراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق القرآن قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونصوم ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالرسول ونصدقه فلماذا هذه التسوية بيننا وبين أولئك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكفر والشرك فكان جواب الشيخ رحمه الله موضحا بالأمثلة من أجل البيان أنه لا فرق بين أولئك الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم والبعث ويصدق بالقرآن في زعمه وبالرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته في زعمه ولكنه يجعل بينه وبين الله وصائت، وهذا هو الخطر Donc le Cheikh indique dit que parmi les réfutations que le Cheikh Muhammad abdul a donné à ceux qui disent que euh, y a les, les kuffar qui ont fait le Kouff à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont combattu, il y a entre eux et nous, c'est-à-dire quand on dit entre nous, c'est-à-dire les Mouchriquins à l'époque du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous en voulant vers euh, ceux qui, adorent les awliya aujourd'hui qui vont à leur tombe et qui demandent euh, euh, et qui les prennent comme des, inter des intermédiaires entre eux et Allah, il dit il y a entre eux et nous une différence. Parce que ils disent que parce qu'au temps du Prophète sallam, les kuffar ils disaient que le Coran n'était pas vrai et que le Messager, Mohammed sallallahu n'était pas un vrai Messager et ils disaient qu'il était un magicien, un menteur, un poète, un fou d'autres termes qu'ils utilisaient de cette façon. Euh, et ils ont inventé à propos du Prophète sallam, et contre le Prophète sallam, et contre le Coran, beaucoup de mensonges. Et donc les mouchriquins d'aujourd'hui, ceux qui adorent les awliya ou qui prennent des, des intermédiaires entre eux et Allah, ils disent nous, on témoigne de la ilaha illallah, on croit que le Prophète sallallahu sallam est le messager d'Allah, on fait la salate, on fait le jeûne on croit on croit au Prophète et on croit à tout ce que nos Prophètes ont a, a amené donc pourquoi vous faites une équi, euh, disons une, une, une égale, vous nous égalisez vous nous mettez au même niveau que ces gens-là au temps du Prophète wa sallam, que le Prophète a combattu à cause qu'ils étaient des musulmikins donc en dire pourquoi vous nous faites vous nous mettez au même niveau alors que nous on Reconnaît, en tout ces, on reconnaît toutes ces choses-là et eux ne les reconnaissaient pas. Donc le Cheikh Mohamed Bouhab il a répondu euh, à ça par plein d'exemples qu'on a déjà expliqué puis euh, là le chef il fait comme une sorte de, de résumé de ce qui s'est dit auparavant. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre ceux que le Prophète a combattu euh, et entre vous qui prétendez croire au Messager et à la Résurrection.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 من استغاث بهم ويرفعون طلبات ويرفعون طلبات من له حاجة إلى ربه من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه وإن صلى وإن صام وإن آمن بالقرآن في حد زعمه ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينفعه وليس بينه وبين أولئك السرحة في الكفر فرق لأن قضية الشرك وأنواعه وصوره متعددة، فمن اتخذ وصاية بين العباد بين من العباد بينه وبين الله في جلب خير ودفع نور، فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. لا فرق بين فعله وفعل الكفار الذين اتخذوا Donc euh, voilà une autre partie qu'on vient de lire qui explique le point, qui dit que euh, celui qui a pris entre lui même et Allah subhanahu wa des intermédiaires et qu'il cherche leur intercession. Hein, il prend, il les prend comme des intercesseurs pour essayer de ramener un bien, de faire venir un bien ou de faire s'éloigner un mal d'eux, et qui croient que ces êtres-là peuvent répondre lorsqu'on les invoque et lorsqu'on les appelle au secours, et qu'ils euh, peuvent répondre et exaucer euh, ceux qui demandent aide, leur aide, et qui croient que… Euh, qu'ils qu peuvent amener nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on a un besoin. Euh, celui qui croit ça, il est yali, il n'a pas de différence entre lui et et le mouchriques de l'époque du Prophète alayhi wa sallam, même s'il si jeûne, même s'il si prie, même s'il si croit au Coran, s'il prétend croire au Coran, et même si il dit que le messager, euh, Muhammad salallahu alayhi wa sallam, est véridique, euh, Tout ça, ça ne lui servira à rien parce que, en réalité, il a, disons, opposé sa foi en prenant entre lui-même et Allah Subhanahu wa Ta'ala des intermédiaires, comme on a dit. Donc, il n'y a pas de différence entre le couf des qui étaient déclarés au temps du prophète, il disait ouvertement et directement on ne croit pas en islam, on ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa donc ils étaient ouvertement des kuffars, et tandis que ceux d'aujourd'hui qui disent la ilaha illallah, qui font la salat, qui font la zakat et tout, et puis après ils se tournent quand ils ont des malins, et demandent à des, euh, des êtres qui sont enterrés dans la terre, ou des, des gens qui sont vivants, de leur, de leur exaucer, ou euh, de répondre à leurs prières, ou de euh, des choses de ce genre, d'accord Donc le shaykh al-Islam al-tahava wa-sa'at min al-ibad celui qui prend des intermédiaires euh, parmi les êtres humains, entre lui et Allah, pour ramener un bien ou pour éloigner un mal, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, alors il est mouchriq et kafir, c'est-à-dire quand on dit dans ce que seul Allah est capable de faire, c'est-à-dire dans des choses qui ont rapport avec des choses que personne peut faire excepté Allah subhanahu ta'ala, ce pas comme si tu demandes à quelqu'un comme, je, par exemple, si je demande à Haeckel, je dis, est-ce que tu peux par exemple euh, aller au magasin pour moi acheter quelque chose Ça c'est possible parce qu'il est vivant, il est à côté de moi. Mais si maintenant je demande à quelqu'un qui est mort et enterré, euh, euh, par exemple, je dis à ma femme, elle est stérile, euh, elle va avoir, euh, aide moi à avoir un enfant. Un être ne peut pas faire ça, même même un être vivant peut-être, euh, peut pas faire ça. Hein peut-être, à moins que ce soit un médecin qui, qui soit spécialiste, puis qui connaît des nouvelles méthodes, mais encore là, Allah seul connaît a les, les mystères de ces choses-là, comment les guérir. Donc ça c'est un exemple. Ou bien euh, quelqu'un qui va dire, hein, par exemple je veux rentrer au paradis, et il demande à autre que Allah de le faire rentrer au paradis. Ça c'est cher Si tu demandes à un wali ou à un Ou à quelqu'un, fais-moi rentrer au paradis, ça c'est Chirk, tu pas le droit de demander ça à autre que Allah wa ça c'est un exemple. Donc euh, il y a cet exemple-là, puis c'est pour ça que le chef il dit qu'il n'y a pas de différence donc, entre celui qui prie, qui jeûne, qui dit nah, il illallah, qui croit au Coran, qui croit au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui croit à toutes ces choses-là, puis qui fait ça par la suite, et les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de différence entre les deux. Euh, le Prophète sallallahu même s'il les a ces gens il a, il a là pour leur couple et eux aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui, ils disent la ilaha illallah, mais ils font le contraire de ce que signifie le témoignage de la ilaha illallah. Enfin, le chef dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم قوما والقرآن كفر قوما بكلمات الكفر التي رسلوها فرحا بها والعلماء أجمعوا على تكثير من أباح اتخاذ الوسائق بين العباد وبين الله يستشفع بهم ويستهيف بهم يستشفع بهم ويستهيف بهم, بهم ويجعلهم ووافطة بينه وبين الله كفروهم وأتبروهم حلالا حلال المال والدم والعرض وهذه الشبهه تتكرر في هذا الزمان من افواه من يدعون العلم ويدعون محبه الصالحين وهم اهل الشبهه والتبجيل للناس من اجل المصالح الماديه ومن اجل نشر العقائد الفاسده تو شيخ ذكر في الشبهه محمد بن a اريپوندي في هذا النوع من الشبهه avec les preuves du Quran et de la et il a donné beaucoup pour la réfuter également, euh, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque a combattu des gens qui, euh, yani, euh, ouais, euh, le Prophète alayhi wa sallam a combattu certaines personnes et le Coran a déclaré certaines personnes kuffars à cause d'une parole qu'ils ont dit, à, à cause d'une parole qu'ils ont dit avec leur bouche, Alors, le Coran les a déclarés Ça. Et ça. les Amas se sont mis tous d'accord que celui qui croit que c'est permis de prendre entre lui et Allah des intermédiaires et qu'il les prend comme des intercesseurs et qui cherche leur secours, que ce sont des kuffars. s'ils prennent ces choses-là en intermédiaires, euh, comme des intermédiaires entre eux et Allah, ils les ont déclarés kuffars et ils les ont considérés comme étant, euh, yani halal le ou mal c'est-à-dire leur sang, leur bien et leur honneur est halal. Après il dit ça, c'est une Shubha qui se répète à, à toutes les époques de la part de certains gens qui prétendent avoir de la connaissance et qui prétendent également avoir du ilm et aimer les salichis, prétendent aimer les hommes pieux et ils font partie en réalité des gens qui ont des Shubhaats et des formes d'égarements de pour les autres. et ils font ça uniquement pour des intérêts économiques ou euh, matériels dans cette vie et dans le but de répandre des fausses croyances. Après le Cheikh Mouhammed abdul Wahhab, il va donner d'autres exemples pour supporter son argument et pour montrer son point. Cheikh, il dit, « Il dit al-Daid »« temps al-Abbas كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويبدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهر مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغذاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين Donc le chef, il parle maintenant, il donne un autre exemple de gens qui ont fait le kofre ou le shirk, hein, qui ont été déclarés kofars ou mouchikins, alors qu'ils avaient fait moins que ce que ces gens-là font aujourd'hui en prenant des intermédiaires entre eux et Allah. Donc c'est pour donner un autre exemple, il parle de euh, la dynastie de al parmi les gens qui ont été au pouvoir dans le nord de l'Afrique et en Égypte à l'époque de, de, de Dawl Al Abbasia, euh, c'est Al-Beydion, on les appelle Al-Beydion, ok, et ce sont tous des gens qui disaient La ilaha illâ et Muhammad Rasoul Allah euh, et ils prétendaient être musulmans, ils, ils priaient le et les prières en groupe, mais ils ont exprimé par la suite des contradiction à la Sharia dans plusieurs dans plusieurs aspects, dans plusieurs choses, et les ulama se sont tous mis d'accord pour dire que ce sont des Kouffars et pour les combattre, et ils ont déclaré leurs pays comme étant des pays de Harb, bilad Harb, et ils les ont combattus, jusqu'à ce qu'ils réussissent à reprendre ces pays-là d'entre leurs mains. Comme par exemple les Fatimiyoun et les Albaïdiyoun, ça c'était des… Euh, des Bapiniya, des gens qui font partie des sectes Bapiniya, des sectes qu'on appelle Bapiniya, c'est-à-dire des ésotériques, comme les Droses, les et les, euh, les Ismaïliyoun, ça c'est des sectes qui sont euh, une, vraiment à l'extrême de la déviation parmi les sectes des Shi'a, ok, et euh, l'Ubeidiyoun, c'est des gens qui, ont, qui sont ils se déclarent comme étant des chiites mais en réalité, ils sont pires encore que des chiites, et ce sont des euh, soit des qaramiens, ou des euh, ismaéliens, comme on l'a dit' des gens qui ne croient pas au Coran, qui ne croient pas au prophète, sallallahu qui ne croient pas à l'islam du tout, hein, mais -il, ils prétendent l'être. Donc, euh, ils ont été mis hors du pouvoir par euh, il les a combattus avant de combattre les chrétiens avant de chasser les chrétiens de la Palestine il a chassé ceux-là avant parce qu'ils sont une plus grande menace pour les musulmans que les koufards clairs comme les chrétiens et les juifs donc le sheikh il dit hein, le sheikh zaïd il explique maintenant ce passage il dit al dit هؤلاء اظهروا أو ظهروا في خلافة بني العباس في المغرب واهتموا ببناء الأبرح في المساجد ورفع القبور والغلو في الاولياء واعتبروا ذلك قربانا الى الله عز وجل والذموا به من تحت سلطانهم وجازاهم الله بما يستحقون والعصور على اختلاف ازمانهم لا تخلو من العلماء ولا تخلوا من الحفاظ ولا تخلو ممن يتصدى لرد الشبهات التي تفسد عقول الناس وقلوبهم فاتفق العلماء في عصرهم بأنما ما فعله هؤلاء الذين ظلم ظلمهم ندة لا تقل عن مئتي سنة وهم يضللون الناس بالوثنية ويتسببون في إخراجهم من عقبة الإسلام إلى عبادة الأوسال أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وهم يصلون جمعة وجماعة ويصومون ويشهدون الشهادتين ولكنهم خالفوا شريعة الله ابتداء من الأصل الأصيل وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة واتجهوا بعبادتهم إلى الأبرحة Donc, le chef il commente le passage qu'on a lu plus tôt, qui dit que il y a les, euh, les gens de Bani Obeid al-Qadda, euh, c'est des gens qui sont apparus durant le Khilafa de al-Abbasiyya au nord de l'Afrique, dans le Maghreb, et ils se sont concentrés sur le fait de bâtir des, euh, des tombes dans les mosquées. Hein, des, des des cimetières, pas des cimetières, mais des, disons des, euh, des petits sanctuaires ou des mausolées ou les euh, dans les mosquées, et de d'élever, de construire des bâtiments sur les tombes, des tombes, toutes sortes de trucs comme ça, et d'exagérer le sujet des awliya, au sujet des hommes pieux. Et ils ont considéré que ça c'était un rapprochement pour Allah, cest quand tu fais ça, tu te rapproches à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ont obligé et contraint tout le monde, ceux qui étaient sous leur pouvoir, ils les ont tous contraints euh, de faire ce qu'ils d'accepter ce qu'ils faisaient. Et Allah les a donc punis par ce qu'ils méritaient. Et à chaque époque, il y a toujours bien entendu des ulamas. il y a toujours à toutes les époques des ulamas et des hommes qui protègent cette religion, et euh, donc les ulamas ont réfuté leur Shubuhat à cette époque-là, et ils ont répondu à leur, à leur euh, fausseté, parce que ces gens-là étaient en train de corrompre les, les, les esprits des, des gens de l'époque, et leur cœur, Et donc les ulama se sont mis d'accord pour dire que euh, ce que ces gens-là faisaient, eh bien c'était euh, des actes d'idolâtrie. De, Pendant deux cents ans, ils ont rempli leur, euh, la région d'ignorance et d'obscurité, de, de, d'égarement, de, de, de, en appelant les gens à, à rentrer dans cette forme d'idolâtrie. Euh, et ils faisaient en sorte que les gens quittent la croyance islamique et qu'ils rentrent dans toutes sortes de formes d'adoration des idoles. Donc les ulémas se, se sont mis d'accord pour dire que ce sont des koufars et pour les combattre, malgré que c'était des gens qui priaient, et qui faisaient les prières de Jumu'ah, et qui faisaient le, jeûne, faisaient le jeûne, et ils disaient « ilaha illallah » Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Toutefois ils ont contreti la charia, de la base à partir de son plus grand fondement, c'est-à-dire le fait d'unifier Allah ta'ala dans l'adoration. Donc, euh, ils se sont tournés vers l'adoration des tombeaux, euh, qu'ils ont appelés par le nom de Awliya, c'est-à-dire les hommes saints, les hommes pieux, ils les ont pris comme des intermédiaires. Donc, ils commençaient à adorer ça. Et c'est ça qu'ils faisaient, donc euh, c'est eux qui ont introduit cette bédale dans le monde musulman. La bédra des, des tombes et tout ça là, et l'exagération au sujet des hommes-pieux, et, euh, et de construire des dons sur leurs tombes, ça s'est commencé avec ces gens-là, avec les Fatimiyoun, et euh, le maulid de nabawi aussi s'est apparu à leur époque, et là, beaucoup de bédra sont apparus à leur époque, à, à l'Ugaydiiyoun. J'ai dit, « Et l'imam Mohammed إن لم يكونوا مثلهم كما قرر الشيخ لأن في أهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان فيه الناس يدعون العلم بل يدعون الإمامة فيه ولكنهم يطرون الوثنية في أرض الحجاز ويروجونها ويدافعون عنها في شتى أقطار العالم ويرشحون أنفسهم بأنهم علماء وأنهم أولياء والناس يأتون إليهم من كل جذب وصوب ويأخذون بتوجيهاتهم في الضرار والفساد وفي مقدمة ما يفسدون به أعقائد المسلمين أنهم يدفعونهم إلى الإشراك بالله عز وجل donc euh, le cheikh il dit que ceux qui sont à l'époque de Muhammad ibn et qui défendaient le cheikh al ils sont père encore que ceux dont on parle obediya ne sont pas égals à eux yani, dans leur égale. il dit parce l'époque de l'imam Il y avait des gens qui se prétendaient posséder de la, de, de la science et de connaître la connaissance, euh, de connaître la religion et d'être des imams. Ils se prétendaient d'être des, des imams dans la religion. Euh, toutefois, ils justifiaient et ils supportaient les, les, les formes d'idolâtrie qui existaient la, dans la région du Hijaz. Euh, Hijaz, c'est quelle région C'est la région de Mekka ou disons. La région de l'Arabie Saoudite qui longe la, la Mer Rouge, hein, cette région-là, l'appelle Al Shejel. Et donc, c'est c'est qui était à cette région-là. Il justifiait et il supportait le shirk que les gens faisaient à l'époque. Donc, quand il y a des euh, musulmans qui venaient là-bas, eux, ils les, ils leur disaient que c'était correct de faire ça et des choses de ce genre, et ils les recourager même parfois à le faire. Donc euh, le chef il dit que ces gens là ils se sont déclarés eux-mêmes comme étant des ulama et se déclaraient eux-mêmes aussi comme étant des awliya. Et les gens venaient de toutes les régions parce que c'est là où les gens vont faire le hajj et ils viennent pour euh, donc faire le hajj Ils viennent visiter Matka al, al donc ils rencontrent ces gens là et ils leur demandent des questions sur la religion et ils prennent leur, euh, leur conseil et eux ces gens là les poussent vers les garments et la corruption. Et à la base de ce qu'ils qu'ils qu'ils corrompent, c'est quoi? C'est la croyance des musulmans, la Ils commencent par corrompre leur harida en les poussant à faire le cirque avec Allah et en leur embellissant l'exagération au sujet des hommes pieux. Et les, les gens suivent toujours leurs ulama et ils font confiance et ils croient que ce sont des ulama. Alors, étant donné qu'ils croient que ce sont des ulama, ils les suivent. Et ça, C'est ça le, le malheur et c'est ça le danger. لأقل شيخ الكونتنين لحتى إن الإمام الشيخ محمد بن رب العهاب رحمه الله بين ضلال أولئك الذين يدعون العلم وفساد ما هم عليه وبعضهم تبين له الحق بأن الشيخ محق في محاربة شرك القبور الذي هو الشرك الأكبر وفي بيان ضلال أولئك الذين يدعون العلم وقد فهم بعض بعضهم بأن الشيخ على حق ولكن وقفوا حائرين بحيث إنهم لو قالوا إن الشيخ محمد إبن الوهاب معه الحق لقال لهم الناس ولماذا أنتم من عشرات السنين تدعون الناس للضلال وحينئذ يزهدون فيهم ويخف وزنهم في المجتمع في يزهدون فيهم ويخف وزنهم في المجتمع <todicat> donc le chef dit que a continué donc à montrer leségarments de ces gens -là, qui se prétendait bien un laman et de montrer les, la, la, la, la corruption de après il dit, mais certains d'entre eux, d'entre ces ulama-là à cette époque, ils ont réalisé que le Cheikh avait raison, Cheikh Mohammed Ibn Abdu avait raison de combattre le Cheikh qui se faisait dans les tombes, euh, et il avait raison également dans sa da'wah, donc certains d'entre eux ont accepté la dawa certains d'entre ces ulama ont accepté la dawa et ils ont compris la vérité. Et euh, ils ont vu que le chef avait raison de dénoncer l'ignorance et l'égarement de ceux-là qui prétendaient avoir de la science. Et d'autres, par contre, ont compris que la dawa du chef était vraie. Toutefois, ils sont restés confus. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont vu que le chef a raison et que sa dawa est vraie, mais ils ont dit bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Le cheikh Mohamed Wahab, si on dit aux gens qu'il a raison, les gens vont se tourner vers nous, puis ils vont dire, mais alors pourquoi vous, depuis dix ans, vous appelez les gens à l'égarement Depuis des dizaines d'années, vous appelez les gens à l'égarement. Et là, maintenant, vous nous dites qu'il a raison. Alors ils ont dit, si on dit aux gens que le cheikh a raison, nous, on va perdre notre importance. On va perdre notre prestige et notre importance dans la société et les gens vont nous dénigrer, on aura plus de valeur. Donc, par orgueil, par fierté, ils ont continué à opposer le chef. Au lieu d'accepter le message, la vérité qu'il avait amené de la dawa du Coran et de la Sunna. Donc, ils se sont remplis d'orgueil et ils se sont opposés et ils se sont tenus contre la dawa du chef. لا التوحيد تأوشيت الإمام أبي تابلي. الشيخ منهم من مات على شركه وكفره والعيال بالله. ومنهم من استجاب لدعوت الشيخ محمد الوهاب وصدق بها. وانضم وانضم تحت لواءها. واتسعت دائرة الدعوة. وكثر أتباع أتباع أنصارها. أعي أتباع الشيخ محمد ابن رواهاب وأتباع الإمام محمد ابن سعود. رحمهم الله جميعا وذلك بعد جهاد بالكلمه وجهاد بالسلاح لانهم وجدوا مقاومه ووجدوا سدا انس في الله فنجؤوا الى حرب مناوى من الدعوه إلى التوحيد جنبا الى جنب العلماء والحكام رحمهم الله جميعاً. دونك يا شيخ Euh, parmi eux, il y en a parmi les ces là qui ont accepté la darwa, et il y en a d'autres parmi eux qui, ont, qui sont morts dans leur chaire et dans leur coffre, alayhisoullah. Et donc, ceux qui ont cru parmi eux, il y en a qui ont accepté la darwa, et ils se sont réunis et se sont mis disons derrière la bannière du cheikh Et donc, la darwa a commencé à prendre de l'ampleur et à se répandre et il y avait de plus en plus de gens qui la supportaient, cette dawa au Tauhih, et euh, y les, ceux qui étaient disons avec le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme par exemple l'imam euh, Mohammed ibn Sa'ud, on avait déjà fait une, la biographie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand on a commencé à l'Ossoul al on avait expliqué toute euh, sa biographie, toute sa dawa comment il avait fait. Donc, ceux qui veulent, qui veulent avoir plus de détails sur le, la, la vie du Cheikh Mohammed ibn Abdullah peuvent écouter le premier cours dans la série de Al-Usul Al-Talata, et puis ils vont trouver euh, l'explication des, des détails de, de sa biographie, et puis donc ils vont comprendre après le rôle de Mohammed ibn Saoud. c'était un des dirigeants de l'époque qui régnait dans une des régions de l'Arabie et qui a accepté la darwa et qui a accepté non seulement d'y euh, croire mais en même temps de la défendre et de la supporter par la suite. Donc la darwa du chef euh, a été supportée par la force également, non seulement par la, les preuves et les arguments du Qur'an et de la Sunna, mais en plus de ça avec une force d'une autorité euh, et d'un gouverneur qui… Euh, oui. la supportait et qu'il la défendait à son époque. Euh, je ne connais pas sa position ou sa situation avant, mais quand il a entendu le message du chef, il a dit oui, j'accepte cette, cette dawa, elle est claire, et puis il a compris euh, le message du chef et il a dit je suis prêt à supporter euh, toutes les épreuves et les difficultés pour euh, faire en sorte que cette da'wah, euh, disons, parce qu'en fait c'est quoi cette dawa? C'est l'application de l'islam, l'application de la charia, l'application de cette akida, du tawhid. Donc euh, c'est ça en réalité celui qui accepte ça, c'est qu'il accepte l'islam tel quel. Exactement. Ouais, c'était à travers sa femme qu'il a encouragé, sa femme l'a encouragé à, euh, à, disons, inviter le cheikh ou bien à, hein, فهم كي, كي كي لا نعم، لذلك الشيخ زوكا لا مثيل كمنهضة أو أقول بعبارة أوضح ذلك العمل المجيد النافع المستمر كان له الأثر الأعظم من ذلك اليوم إلى هذا اليوم وإلى ما بعد هذا الوقت إن شاء الله، ولقد أصبحت ثمراته ظاهرة. إذ عمت الجزيرة العربية كلها عقيدة التوحيد إن من أبى ومن هو الذي يأبى هو الذي يفر ويهرب من التفقه في دين الله تبارك وتعالى ويبقى منطويا على شركه وضلاله فهذا أنحق الضرر بنفسه ولن يضر الله شيئا وهكذا امتدت هذه الدعوة وثمرتها إلى أقطار العالم الإسلامي من العرب والأجن حملها علماء أجلاء دعاة مصلحون في كل زمان وفي كل مكان وفي هذا الزمان والحمد لله من مدة طويلة قيد الله تبارك وتعالى دعات من هذه البلاد ينطلقون إلى شرق الدنيا وغربها, وغربها دعات إلى العقيدة الصحيحة وأخص من هؤلاء الدعاء الذين يدعون الناس إلى الكتاب والسنة والفهم الصحيح ولا يدعون الناس إلى جماعات معينة غير جماعة أهل الحديث أو إلى فكر معين فإن الذين يدعون إلى الالتزام بجماعة محدثة لا يفلحون في دعوتهم ولكن من جاب الأقطار وفارق الديار ودع الناس إلى كتاب إلى كتاب ربهم والصحيح سنة نبيهم بسهم سلف هذه الأمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وكما فعل الخلفاء والذين بعثوا إلى الأقطار معلمين ودعاءات ناصحين أثمرت دعوتهم وإن قل أتباعهم on dit donc le chef il dit que voilà cette euh, cette disons euh, euh comment dire cette euh euh cette euh euh cette réve cette éveil cette ce cet euh, ce retour ouais ce renouveau réformateur hein, de réformation Euh, et pour dire d'une autre façon qui est plus claire, non, non, okay. non je pense pas, c'est ça, c'est comme les autres, je pense. Allahuala. ok, Ok, dit okay. cette, cette, cet, cet, ce travail qui est produit, qui a été fructifié. Euh, qui a eu des bons fruits et qui a été bénéfique pour les gens, il a eu un grand impact, une grande influence. Depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, et Inch'Allah même après, euh, et on voit ses fruits, les fruits de cette dawa encore, même jusqu'à aujourd'hui on la voit. Maintenant, c'est comme le cher il dit que ça s'est répandu à l'époque partout dans la péninsule arabe. Et, euh, tout le monde a accepté le Tawshid, excepté très peu parmi eux, hein, parmi eux qui ont refusé de l'accepter cette Da'wah, ce sont des gens qui s'enfuient et qui s'éloignent ou qui veulent, qui refusent d'étudier la religion d'Allah, des gens qui n'aiment pas l'ilm, qui n'aiment pas l'étude de l'islam, ils veulent juste rester dans une petite compréhension traditionnelle de la religion sans rentrer dans la religion de façon euh, avec plus de, de profondeur et plus de compréhension. Et plus de fiqh. hein Donc, euh, le sheikh, il dit, celui qui fait ça, qui reste dans son shirk, dans son égarment, il s'est amené du mal sur lui-même il ne nulle pas nullement à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, euh, la dawa du cheikh elle s'est répandue partout dans le monde musulman, parmi les arabes et même les non-arabes également. Hein? Même les noms arabes également, euh, des grands ulama et des dourads, parmi les réformateurs, à tous les, dans, dans tous les endroits et dans tous les, les, les à toutes les époques, ont répandu cette dawa un peu partout dans le monde. Et euh, le réalisé que une partie de la saoudite, des fois il y a des dourads qui partent de la saoudite et qui vont un peu partout dans le monde pour faire la darwa, pour faire la dawa. Euh, il y a une, et ils appellent les gens à quoi Ils appellent les gens au Coran et à la sunnah. et Ils n'appellent pas les gens à, à suivre une Jama'a, ou à suivre un groupe ou une organisation. Hein, il y a beaucoup de groupes actuellement qui sont dans, dans le monde musulman et ils n'appellent pas les gens nécessairement à l'islam, mais surtout, ils appellent à suivre leur organisation. Donc, ils ont un chef et ils ont cette organisation-là qu'ils suivent, et le chef a dessiné pour eux une méthode à suivre pour faire le darwa, et pour appliquer l'islam, ou ramener les gens à l'islam, et donc c'est comme une sorte d'idéologie qu'ils suivent, et non pas le Coran et la sunnah. Donc le chef dit que ceux qui appellent les gens à suivre des jamaat et des groupes, comme que ce soit le groupe Ikhwan al muslimin fondé par Hassan al-Banna, ou le groupe de jamaat al-Tabir, fondés par Mohamed Elias, euh, Al-Kandah -oui. ou bien que ce soit d'autres diamants qui sont fondés par d'autres personnes, dans tous ces groupes-là, ils n'auront pas, pas de succès dans leur darwa parce qu'ils ne se limitent pas au Coran et à la Summa et à la compréhension des salaf salih. C'est ça le problème dans leur darwa. Et donc, le chef, il dit que ceux qui appellent les gens parmi les musulmans à suivre le Coran et à suivre la Sunnah et à suivre la compréhension des salaf de cette Ummah parmi les sahaba et les Tabi'in et euh, les Khulafah ar et ceux qui les ont suivis, et qui est sincère dans ça, et bien Inch'Allah sa da'wah aura des fruits et des, bons, des, bons, des bonnes conséquences, même si ceux qui les suivent sont très, sont très peu sont peu nombreux. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Hein. Beaucoup de gens, ils s'intéressent uniquement à voir le nombre. C'est ça le, le problème de beaucoup de ces groupes de jama'at islamique. Ils se concentrent plus sur la quantité. Oui, le regroupement. De dire qu'on a un plus grand nombre de personnes. Et ils pensent que le fait qu'on est plus nombreux, c'est ça qui fait qu'on qu a plus la vérité. Alors que ça n'a rien à voir. L'important n'est pas le bon, mais c'est la qualité. Voilà où agir pour quelque certain travail. Sachez, le bon et le mauvais ne sont pas égaux, même si tu te laisses un petit, euh, disons, euh, comme euh, ébloui par la quantité de du mauvais. Voilà où agir pour quelque certain travail. Et si tu obéis la plupart des gens sur la Terre, ils vont te t'égarer du chemin d'Allah. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que c'est ce pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Si tout, si on est une grande quantité de gens, et qu'on est tous sur le Hak, et avec le bon manhaj, et avec l'Ikhlas, le Sidq, avec Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, c'est tant mieux Mais si on est très peu, mais on c'est mieux que d'être beaucoup et de ne pas avoir de sincérité. Donc ce n'est pas uniquement la quantité qu'il faut regarder, mais la qualité, d'accord. Et, et nous, alhamdulillah, quand on a compris ça, on a compris une grande chose, parce que le but de notre da'awah, c'est de plaire à Allah, avant toute chose, c'est d'amener les gens à, à atteindre la satisfaction dans subhanahu wa et donc on va Euh, disons transmettre la parole d'Allah et le message d'Allah et le message du Prophète Muhammad sallam, tel quel, pour que les gens qui sont sincères et qui veulent vraiment le suivre le connaissent et l'acceptent et le suivent. Mais si on commence à faire des compromis et à changer le message pour plaire aux gens et pour qu'ils viennent nombreux dans notre, dans notre groupe ou dans notre association, est ce qu'ils acceptent la parole d'Allah ou est ce qu'ils nous acceptent nous? c'est ça le problème, et nous on appelle les gens à être sincères envers Allah, et à suivre la vérité pour Allah et non pas pour pour nous, donc ça c'est très important à comprendre. Et donc euh, quand on voit donc la méthode de da'wah, comment le Cheikh Mohammed Bouahad, al Allah lui a donné le succès dans cette dawa, et bien on voit que la méthode qu'il a suivie c'est l'exemple le, du prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dans sa da'wah, et donc euh, le sheikh, il dit. حقا إن الذين حقا إن من كان على هذا المنهج فإن دعوته تُثمر وكما ويكون لها أطيب الأثر سواء كان في مشارق الأرض أو في مغاربها والحمد لله فإن الكثير من التجار في هذه البلاد يساهمون بالأموال ويدفعون الرواتب للدعاة على حسابهم بالإضافة إلى ما تبذله الدولة حفظها الله من الدعاة المنطلقة من الوزارة بل من الجهات التي تعني بنشر الدعوة على اختلاف مراتبهم أو مراتبها وكذلك من الدعاة الآخرين الذين ينطلقون على حساب الدولة إلى الشرق والغرب ويعلمون الناس Donc le sheikh il, il explique ici et il donne l'importance du rôle des douats, des gens qui appellent à Allah SWT, et du rôle de, des responsables des musulmans dans la propagation de l'islam dans le monde musulman, et dans les mondes même qui ne sont pas musulmans. Euh, il dit vraiment que le man ce, ce, ce manhaj qu'on suit, cette voie qu'on suit, euh, et cette darwa elle a des effets vraiment bénéfiques et elle produit des bons fruits. Et elle a le meilleur effet euh, peu importe où on est, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, dans le monde, ce n'est pas, pas grave, là on voit qu'il y a beaucoup de bienfaits. Et il donne des exemples même que parfois certains des grands commerçants qui sont très riches ils donnent de l'argent à certaines personnes parmi les douars pour partir dans différentes régions dans le monde pour, euh, disons, aller faire le darwa, pour appeler les gens à l'islam et pour enseigner aux gens la religion de l'islam. Et en plus de ce que l'État, le pays musulman, euh, l'Arabie saoudite donne à certaines personnes pour partir dans différentes régions pour prêcher l'islam et enseigner l'islam aux gens. Parce qu'ils ont des ministères qui sont C'est spécialement pour ça. Hein et ça, ça se trouve pas dans beaucoup de pays, dans les pays musulmans. Je pense que c'est peut-être même le seul pays musulman où il y a des gens qui sont payés par le gouvernement pour aller dans d'autres endroits pour prêcher et enseigner l'islam. Donc ça, c'est une grande chose, ma mashaAllah, et ça fait partie des principes de l'islam. Bien entendu, ça fait pas plaisir aux kuffar et aux tabirats, mais alhamdulillah, ça met la joie dans le cœur des mu'minnes. Et donc, le Cheikh il dit que ça, a un grand effet. Et tout ça, c'est des résultats, disons, de la dawa du Cheikh Mohamed Bouha et avec lui, ceux qui sont les dirigeants de ce pays. Après, il dit, الذي to فيه هذه donc il dit que ça a continué à travers les différents états parce qu'il y a eu des étapes dans la construction de Saudite jusqu'à aujourd'hui. Euh, il y a eu la, la première le deuxième puis le troisième il y a eu des, des, des choses comme ça donc euh, il explique que tout ça c'est euh, il y a des bonnes choses, et que il y a, Allah disons à donné euh, de sa miséricorde et sa, sa baraka pour les dirigeants et pour les euh, dirigeants et pour les euh, ulama de là bas et il demande à Allah de leur donner le succès à tous dans cette chose-là. Et à là, on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala, de notre côté, de leur augmenter, voilà, de les augmenter en bien, de les augmenter en euh, effort, et de leur euh, de les protéger contre les ennemis de l'islam et contre les Muqtadirats, et de mettre cette baraka dans tous les pays musulmans, sur la terre pour que cette da'wa disons s'épanouisse partout là où il y a des musulmans et même ici, inshaAllah, si c'est possible. Le dit :« Ça, ça c'est premièrement. Le but de, ce, de tout ça, ce que j'ai expliqué maintenant, c'est que le fait qu'on appelle déjà à Allah il faut que ce soit établi sur certains points centrals et principaux, Yannick. Euh, et parmi les plus importants et les plus connus, le premier, c'est de commencer par corriger la rapida déjà aqidat, aqidat al-tawhid, de corriger l'aqidat tawhid chez les gens, c'est le plus important. Tout da'wah qui veut avoir un succès, qui veut être bénéfique et qui veut avoir un impact, s'il ne commence pas par ça, il va échouer, c'est certain, parce que c'est ça le plus important, c'est la base. Et malheureusement, beaucoup de djamaats et beaucoup de groupes hein, islamiques dans le monde actuellement, ils prennent ça comme une chose secondaire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de succès dans leur da'wa, parce qu'ils prennent comme l'aqida comme étant une chose secondaire, c'est pas ça qui est important pour eux. Et parfois, oui, c'est vrai, comme le frère dit, ils considèrent que l'aqida c'est quelque chose qui va créer de la division chez les musulmans. Hein Imaginez. Donc si laqida nous divise, qu'est-ce qui va nous unir? Des, hein Ou bien quoi? Les choses de la dunya. Si c'est des choses qui la d'unia qui va nous unir, eh ben ça peut nous unir avec tout le monde. Hein? Si c'est les intérêts et la dunia qui nous unit, ben ça peut nous unir avec, même avec les Kouffars. C'est ça? ça Ils s'unissent ils avec tout le monde, pourquoi Parce que leur intérêt c'est des choses de la dunia, ils croient que c'est sur la dunia qu'on va s'unir. Et quand ils présentent, même quand ils présentent l'islam aux non-musulmans, aux coufards, Ils leur présentent l'islam comme étant un, disons une, un système comme un autre, Hein? Ils leur présentent l'islam comme un système économique, comme un système politique, comme une idéologie, exactement. Et non pas comme si c'était la dawa des messagers et la vérité qui vient d'Allah. Et donc si tu leur présentes comme ça, c'est à dire si tu leur présentes une, si tu leur présentes une idéologie parmi d'autres, tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter et ça ne change pas grand chose. Et de la façon qu'il qu la prêche, tu peux l'accepter sans même y croire. Parce que c'est juste un système. Hein <rire> ça que tu peux accepter le système économique de l'islam et le système politique de l'islam sans croire au fondement de l'islam. Exactement. Donc c'est complètement absurde. Donc ça c'est le premier chose qu'il faut se concentrer, c'est le toucher. Deuxièmement, Aïnekuna euh, derrière. Par exemple, juste pour donner un exemple, ça, ça me revient à l'esprit. Euh, ils vont prêcher aux non-musulmans, ils vont leur parler du hijab et leur parler des bienfaits du hijab. Donc, ils sont capables de convaincre une femme non-musulmane du bienfait du hijab. Mais si elle porte le hijab sans croire en l'islam, parce que ça va lui amener quelque chose Non. Ils vont lui dire regardez dans les, dans les magazines, on montre euh, euh, des femmes pour vendre des produits. Hein et nous on porte le hijab c'est pour dénoncer ça, c'est-à-dire ils interprètent toute chose d'une façon matérialiste, pour disons donner des arguments de, de ce qu'ils font, des adorations de l'Islam. Et donc si quelqu'un accepte de faire des actions euh, de, de, islamiques, ou des choses de l'Islam pour ces raisons-là, ce n'est pas suffisant pour que ce soit accepté dans Il faut le faire parce qu'on y croit premièrement, parce qu'on croit en Allah, parce qu'on qu croit au Messager. hein Exactement. Comme le, les gens qui disent si tu jeûnes, tu vas avoir une, une bonne, c'est bon pour la santé de jeûner. Et donc, le, imaginez quelqu'un qui est kafir, qui est pas musulman, et là il dit, bon, c'est bien ça, moi je veux jeûner. Hein Par compassion, il y Ouais, il y en a déjà qui font ça. Hein donc, euh, donc c'est comme si j'ai, on a, même j'ai entendu, mais j'ai parlé de ça plusieurs fois avec des frères. Il y a un gars qui a fait une route bas à Montréal, et puis il a comment, il a, toute sa route c'était là-dessus. Comment expliquer aux non-musulmans l'islam sans leur parler de religion c'était ça. Ouais. Comment leur, comment leur prêcher l'islam sans leur parler de religion Et si tu parles, par exemple, euh, de la prière, tu leur dis que c'est un exercice, que tu t'as pas besoin d'aller au gym si musulmans musulman, parce que tu fais de l'exercice à chaque fois que tu pries, hein Et quand tu leur parles du jeûne, tu leur dis, ben écoutez, euh, c'est bon pour le système. Et, et même il a dit à un, à un certain point dans sa preuve, il disait que si tu fais la prière, ça fait travailler les sept nerfs. Et il dit qu'il a lu dans un livre de yoga écrit par une canadienne que si tu fais euh, la prière, tu fais travailler les sept nerfs euh, dans le du, du yoga ou je sais pas quoi, puis que c'est donc euh, même selon euh, ouais c'est très bénéfique. Euh, après il il, il il mélangeait tout, donc c'est pour dire que tu peux accepter les principes de l'islam sans même y croire. Et puis que, et puis est ouais il a dit que si il a dit que euh, si un canadien croit en la charte des droits canadiennes, il est à moitié musulman, parce que c'est soi-disant c'est les principes de l'islam, donc euh, moi, je, moi je, dans ma tête je me suis dit, est-ce que ça veut dire que de croire en l'homosexualité ça veut dire que tu deviens à moitié musulman Parce que cette charte elle, elle, elle euh, rend légale l'homosexualité Donc ça c'est des exemples. En tout cas ça c'est en dehors, c'est juste pour vous dire que il faut commencer par corriger la l'aqida des musulmans. تصحيح هذه العقيده عشان سي هذه العقيده ان يكون الداعيه صاحب حكمه وبصيرة. صاحب نصح وصبر وحلم واخلاص ولا يكون ولا يكون كذلك مسلك الصالح ونهجه ونهجه نهجهم. فانه يكون قد دعا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. لشيخ الذكاء Euh, il faut qu'il ait une bonne intention de donner le bon conseil aux gens. Euh, il veut les appeler pour leur bien. Il leur veut du bien et il est endurant et patient et il a euh, de la sincérité et également euh, de, la, de la douceur envers les gens. Il, est, il a de la compassion pour les gens. Walla euh, voilà, yekun et il ne peut pas être ainsi de cette façon-là excepté s'il a suivi la voie du prophète hein, et la voie des salas salih les prédécesseurs pieux et qu'il a suivi l'exemple comme des sahaba les tabi'in les khulafa raschidins ceux qui les ont suivis c'est comme le, le prophète dit, ça se développe malaimou et il y a des caractéristiques qui sont euh, innées Allah a donné certains relics à certaines personnes et c'est inné en eux et il y en a d'autres que qu'il faut les développer et il faut s'entraîner pour les posséder. Oui, l'idée d'être faire des efforts sur soi-même, comme par exemple si on ressent que par exemple euh, on est un peu avare, on essaie de se forcer à être généreux hein, en donnant de notre bien quand on sent que notre main est serrée et on essaie de la dénouer. Ça, c'est l'exemple. On va s'arrêter ici, Charles. On est arrivé à la fin de toute façon, puis on continuera la semaine prochaine, Bézmila.